Bismillahir Rahmanir Rahim. Amin. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Hamim. Tanzilun min Ar Rahmanir C'est une révélation descendue de la part du Tout Miséricordieux, du Très Miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran, lecture arabe pour des gens qui savent, bashira wanadhira faa'rada aktharuhum fahum la yasma'un Annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur mais la plupart d'entre eux se détournent c'est qu'ils n'entendent pas وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر وفي أذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. et ils dirent nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles nos oreilles sont sourdes et entre nous et toi il y a une cloison agis donc de ton côté nous agissons du nôtre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 ويل للمشركين. دي، أنا لست سوى رجل مثلكم، لقد أُنزِلَ عَلَيَّ مَا عَلَيْكُمْ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا عَلَيْكُمْ. ابحثوا عن الطريق الصحيح إلى الله، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا إليه، وصلوا qui n'acquitte pas la zakat et ne croit pas en l'au-delà. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront une énorme récompense jamais interrompue. Dis, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours et lui donnerez-vous des égaux Tel est le Seigneur de l'univers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 C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. <métic -t 'in> fqaala lahaa wa lil ard i'tiya taw'an aw karhan qaalat aatiina il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit ainsi qu'à la terre venez tous deux bon gré malgré tous deux dire nous venons obéissant fa na sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampe étoile et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le Puissant, l'Omniscient. S'ils s'en détournent, alors dis-leur Je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamouds. izjaat <médiculé> la-anzala Quand les messagers leur étaient venus de devant eux et par derrière, leur disant « N'adorez qu'Allah », ils dirent « Si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croyons donc pas au message avec lequel vous avez été envoyés.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 Ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent Qui est plus fort que nous Quoi N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux Et ils reniennent au signe. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أحزاء وهم لا ينصرون. Nous déchaînons contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes afin de leur faire goûter le châtiment de l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà cependant est plus ignominieux encore. et ils ne seront pas secourus. Et quant au tamoud Nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. Et nous sauvâmes ceux qui croyaient et craignaient Allah. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Et le jour où les ennemis d'Allah Alors quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. <métitions> Tout est de Lui, et c'est Lui qui vous Ils diront à leur peau: Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront: Cet Allah qui nous a fait parler, Lui qui fait parler toute chose, c'est Lui qui vous a créés une première fois, et c'est vers Lui que vous serez retournés. انتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre oui, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenu du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour. Et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ونحن لهم نرسل إليهم من et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux, ils sont certes perdants. Et ceux qui avaient mécru dirent « Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran » et fait du chahut pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. Nous ferons certes goûter à ceux qui ne croient pas un dur châtiment, Et les rétribueront certes d'une punition pire que ceux que mérite leur méfait. <médicatrice> Ainsi, la rétribution des ennemis d'Allah sera le feu, où ils auront une demeure éternelle comme punition pour avoir nié nos versets, le Coran. naja'alhumā tahta aqdāminā liyakūnā min al-asfalīn. Et les mécréants diront Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les plaçons tous sous nos pieds pour qu'ils soient parmi les plus bas. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة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 نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهين انفسكم ولكم فيها ما تدعون Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà et vous y aurez ce que vos âmes désireront Et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». <muches> La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. <musique> Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. <t> <média>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 Mais s'il s'enfle d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient nuit et jour sans jamais se lasser. Et INNA ALLAZI AHYAAHA LAMUHYIL MAUTAN INNAHU ALA KULLI SHAY'IN QADEER ET parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée toute nue puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle elle se soulève et augmente de volume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 أَعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ceux qui dénaturent le sens de nos versets, le Coran, ne nous échappent pas. Celui qui sera jeté au feu, sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection Faites ce que vous voulez. car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تازل من حكيم حميد. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. il ne t'est dit que ce qui a été dit au messager avant toi. ton seigneur est certes détenteur du pardon Et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Si Ayatu Wa alladhina la yu'minun fi aadhanihim wa qur'u wa huwa 'alayhim 'ama si nous en avions fait un coran en une langue autre que l'arabe ils auraient dit Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement Quoi, un Coran non-arabe et un messager arabe Dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison, et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles, et ils sont frappés aveuglément en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Wa laqad atayna Musa al-kitaba fa-khtalifa fiih wa law la kalimatu sabaqat min rabbika la-qudiya baynahum Nous avons effectivement donné à Moïse le livre puis il y eut controverse là-dessus Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur, on aurait certainement tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. « Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. »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 Wa yawma yunadīhim ayna shurakā'ī qālū āthannā kamā minnā min shahīd a lui revient la connaissance de l'heure aucun fruit ne sort de son enveloppe aucune femelle ne conçoit ni ne met bas sans qu'il n'en ait connaissance et le jour où il les appellera « Où sont mes associés ?» Ils diront, « Nous te déclarons qu'il n'y a point de témoin parmi nous. »« Et Ceux qu'auparavant ils invoquaient les délaissera, et ils réaliseront qu'ils n'ont point d'échappatoire. » لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ لَامْ نُسْلَاسْ پَا دِمْپْلُورَ لُبِيَنْ سِي لُ مَال لُ تُوشْ لُ وُوَلا بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى fala nun bi annalladhina kafaru bima amilu lanudhiqa annahum min adhabin ghaleed et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part après qu'une détresse l'ait touché il dit certainement cela m'est dû et je ne pense pas que l'heure se lèvera un jour et si je suis ramené vers mon seigneur Je trouverai près de lui la plus belle part. Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu'ils ont fait, et nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment. Et si Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il s'esquive et s'éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. Voyez-vous, si ceci, le Coran, émane d'Allah et qu'ensuite vous le reniez, qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence? Au-delà ne suffit pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose? eux en mirent le لقاء ربيهم ala innahu bikulli shay'in muhit. Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur. C'est lui certes qui embrasse toute chose par sa science et sa puissance.